Changer, et je vois que de ton côté tu as bien traversé le temps. Plus, on se retrouve les mains nu. mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher, tremblante comme une jeune mariée, mais plus riche.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 Ja, toch?